Mosaïque. Bonjour à toutes et tous, fidèles auditeurs, auditrices de la radio Issanganilo, et merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Le triple scrutin du 20 mai dernier, nous en parlons encore, et on va passer aujourd'hui à l'évaluation de la couverture médiatique en synergie ce jour-là, voire un peu au-delà, car en effet, le travail s'est poursuivi jusqu'au 22. Des réussites, mais aussi des échecs, des limites, des contraintes pour les professionnels des médias, des impacts pour les auditeurs, lecteurs et ou téléspectateurs, des perspectives aussi. Et pour tenter de bien mener le débat, quatre invités sont avec nous sur le plateau. Gorgon Savouchimike, il est le directeur de la radio scolaire n d e r a Gakura. Et pour le cas qui nous concerne, M. Gorgon, vous étiez un des responsables de la rédaction centrale pour la synergie des médias. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. o n e s t i m Haroubounou, c'est le président de l'Association burundaise des radiodiffuseurs ABR en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Il y a également Abbas Mbazumutima, journaliste de la presse écrite, rédacteur en chef au groupe de presse Iwachu. Je ne sais pas si je le dis bien, Abbas. Vous avez écorché beaucoup de choses. Bonjour à tout le monde. <rire> c'est Abbas Mbazumutima, oui, vous l'avez dit,、uh -huh. mais je suis directeur adjoint des rédactions. Merci, merci. Et puis, nous sommes avec Rémi Havzalimana. Il est de la société civile, représentant l'égal de la maison Lueur o d'Espoir. Bonjour et bienvenue. Bon, bonjour et merci de l'invitation. La mise en onde est assurée par Eric o Uimana, réalisation de Leonidas Quirombo et au micro, Léon s e b i t a r i j o Encore une fois, bonjour et bienvenue. Issa Nganilo. Avant d'entrer dans le vif du débat, permettez que l'on écoute ensemble cette lecture ou appréciation du ministre de la Communication et des Médias, Frédéric Nahimana, lors d'un point de presse. Il se montre fier s du travail des journalistes pour la couverture médiatique des élections du 20 mai dernier, en synergie. La rédaction Isanganilo avait envoyé Mireille k a n y a n g e que je vous prie d'écouter. Vous avez été de véritables témoins intermédiaires entre les candidats aux élections. Affichant la satisfaction du ministère quant à la couverture médiatique des élections en synergie, le ministre Frédéric Nahiman souligne cette qualité de travail malgré les divergences de lignes é d i t o r i e l l e s Vous venez de démontrer une fois de plus. que Vous êtes capable de travailler en pleine et réelle synergie malgré vos diverses provenances et lignes éditoriales. Vous avez redoré l'image de notre pays natal en confirmant votre voyance. Encore une fois, au moment où certains médias en dehors du territoire national mal intentionnés avaient déjà commencé À propager les v e r d i c t s des urnes avant les élections et les lumières d'une éventuelle situation d'insécurité durant la période électorale. Interrogé sur le fait que des irrégularités dans certaines communes n'ont pas été rapportées par des envoyés spéciaux au chef-lieu des provinces, le ministre de la Communication tient à rappeler les étapes suivies dans le traitement de l'information. Il faudra savoir que pour avoir l'information, il y a des étapes lesquelles on doit suivre il y a le collecte des informations, le traitement de l'information. Et la division de l'information. Et parmi ces étapes, une information bien une donnée collectée devra être traitée pour être transmise comme information. Et si vous voyez que l'une ou l'autre donnée n'a pas passé à l'étape de devenir une information, c'est qu'il y a un traitement qui a eu lieu à un certain moment. Puisque les élections continuent, poursuit le ministre Nahimana, c'est l'heure de rectifier le tir sur un quelconque dérapage. Les élections sont encore en cours. C'est une occasion de plus qui vous est offerte pour examiner et évaluer l'activité précédente, pour rectifier le tir tout en visant la prochaine perfection. Durant cette période, les journalistes et les médias sont invités à continuer à diviser des messages ou des émissions de cohésion sociale sans tenir compte des résultats des élections, car les Burundais ont toujours démontré leur sens de solidarité, de partager. l o r s de ce point de presse de ce jeudi, le ministre Frédéric Nahimana a mis en garde certains médias en ligne quant à la vérification de leurs sources d'information. D'abord, la première question à vous, Gorgon Saouchimiké. Le ministre de la Communication se réjouit du travail abattu par les journalistes dans la couverture médiatique en synergie. Ils étaient à combien Les professionnels des médias qui étaient déployés sur le terrain、euh, Au niveau de l'intérieur, on avait déployé 141 journalistes,、mm -hmm. près de 70 journalistes en、euh, rédaction centrale et en mairie d'Obujumba pour faire、euh, la couverture médiatique.、Et、donc,、euh, nous, nous avons eu recours、euh, au personnel que nous avons. On ne pouvait pas faire autrement, on ne pouvait pas déployer tous les journalistes sur tout le territoire, surtout dans tous les bureaux de vote.、Mm -hmm. Euh, nous avons dû recourir、euh, aux compétences que nous avons, qui avaient été déjà formées. Surtout que、euh, dans notre profession, nous, nous observons aussi de au départ、euh, que nous ne p e r m e t t e n t pas d'avoir、euh, le, le maximum de journalistes et surtout que ça c o ï n c i d e même avec、euh, les moyens financiers <coughs> disponibles.、Mm -hmm. Je ne sais pas, par rapport au nombre de journalistes qui ont été déployés,、euh, c'est insuffisant ou c'était suffisant, les journalistes déployés sur le terrain On ne peut pas vraiment dire que c'était suffisant,、euh, mais ils sont parvenus à couvrir le. Le maximum.、Mm -hmm. On ne pouvait pas être dans tous les bureaux de vote, 14 000 bureaux de vote. Là, on ne pouvait pas avoir 14 000 journalistes qui puissent, couvrir, qui puissent desservir tout le territoire. Mais comme ils se trouvaient dans toutes les communes et provinces du pays, Je suis sûr, nous sommes parvenus à, à faire le, le maximum. Et de façon générale, vous avez entendu le ministre de la communication, il se réjouit du travail abattu par les journalistes. Et c'est le même point de, point de vue chez vous, Gorgon nous, nous partageons le même point de vue en son sens que、euh, c'était tout, la toute première expérience pour les journalistes burundais de couvrir、euh, trois scrutins en même temps.、Et、ils ont tenu bon et, et je suis vraiment satisfait de, de mon côté、et、au regard de ce qu'ils ont abattu comme travail. Ils étaient assidus, ils ont travaillé sans relâche pendant deux nuits et une journée.、Mmh. Euh, C'était la toute première fois, nous, nous, nous pensions au départ qu'on allait faire、euh, une nuit é et e une demi-journée, mais ça n'a pas suffi.、Mmh. Et Abbas Mbazumutima, le directeur adjoint du groupe de presse Iwachu, c'est le même point de vue. Est-ce que vous partagez la même idée que le directeur de la radio scolaire Ndela Gakula, qui était responsable de, de, la, de la synergie Non, je ne partage pas、euh, son avis. Mais tu n'es pas obligé, <rire> Je ne partage pas son avis, mais il félicite, comme le ministre, comme le président de la CENI, comme le président du CNC, le travail fait par les journalistes en synergie, bien entendu, la synergie des médias. J'ai tendance aujourd'hui,、euh, quand j'écris synergie des médias, de mettre un peu de guillemets sur synergie. Pourquoi Parce que. Mettre des guillemets sur synergie. Vous... Parce que la synergie, quand ça descend d'en haut, <coughs> quand c'est décidé par. quand c'est encouragé par、euh, les organes、euh, de l'État, à ce qu'on travaille en synergie, vous vous rappelez du code de conduite, c'est écrit noir sur blanc, qui c'est encouragé qu'il faut travailler en synergie, c e s t pas mauvais. <coughs> mais si c'est pensé par les professionnels des médias, si c'est. Piloté par les professionnels des médias, ça serait bien. Mais quand c'est pensé、euh, ailleurs, ça justifie ces guillemets. Parce qu'avant,、euh, e ce que nous avons connu comme synergie, c'était une émanation de, des professionnels des médias. Ce sont les journalistes eux-mêmes qui décidaient ce qu'il fallait faire. Bien sûr, avec le respect de toutes les règles de déontologie, tout ce que vous voulez. Tout cela était respecté. Et aujourd'hui, moi, j'étais de ceux qui doutaient, disaient. Est-ce que c'est une synergie Moi, j'ai envie de mettre des quelques guillemets. Est-ce que c'est une synergie, franchement Oui, la forme, oui. Mais autre chose pour ce qui est de la synergie. En fait, la synergie, c'est une fusion de toutes les rédactions. Vous acceptez. Vous convenez. ensemble. Toutes les rédactions, c'est la presse écrite, c'est la, la presse, presse audio, c'est la télévision. Non, je dis toutes les rédactions,、mm -hmm. que ce soit les formes、okay. les, ou les, les canaux, ou、mm -hmm. que ce soit online, que ce soit Web TV ou bien Web Radio,、oui. ou bien que ce soit en direct à la radio. Mais c'est convenu ensemble avec toutes les radios, avec tout, tout, tous les médias, tout, tous les organes. Mais c'est une très bonne chose, c'est chouette. Mais ce que ça vous ôte, ça ôte. Ça dilue un tout petit peu l'indépendance, mon indépendance, ma liberté en tant qu'organe X ou Y.、Mmh. Donc, ça dérange un tout petit peu la RTNB, peut-être, ça dérange un tout petit peu quelqu'un d'un organe privé. Donc, ça vous ôte cette indépendance, cette façon de voir de votre ligne éditoriale. Vous l'écorchez un tout petit peu pour essayer de vous moudre, vous mettre ensemble avec les autres. Vous avez, dit, vous avez dit tantôt que la synergie a été pensée ailleurs et non pas par les professionnels des médias. Est-ce que vous croyez, vous estimez que cet ailleurs dont vous parlez n'avait pas eu confiance en les professionnels des médias La confiance, oui, parce qu'il nous félicite.、Mmh. C'est ce que je disais tout à l'heure.、Mmh. C'est une très bonne chose parce que quand vous ne savez même pas où provient l'argent que vous allez utiliser, quand vous, vous essayez de. J'ai vu, je, je suis. L'argent est que... provenu des, des caisses de l'État, je crois. C'est une bonne chose.、Mmh. C'est une bonne chose. Pour, pour une fois, au moins, même les médias privés en ont bénéficié. Ce <rire> n'était pas seulement la RTNB, ce n'était pas seulement quelques médias qui publics、mmh. qui, qui en ont bénéficié. Mais c'est une très bonne chose que. Cet argent pu puisse venir.、Mmh. Mais comment c'était géré Peut-être que c'était géré par les professionnels des médias. Est-ce qu'ils étaient initiés à la gestion de cela Est-ce que c'est eux qui décidaient J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui les échappait un tout petit peu、mmh. au contrôle des médias. Moi, ce que j'ai connu comme synergie, c'était une émanation des, des professionnels. Jamais j'avais vu un ministre venir s'immiscer dedans, vous encourager même à, faire de la synergie, à travailler en synergie. C'était ça. Je reste、euh, peut-être amoureux peut-être des synergies qui passaient. Mais, est mais qu'en est-il pour le travail de terrain, pour les journalistes Pour le travail de terrain, là aussi,、euh, Gorgon l'a si bien dit, on avait combien Une affaire de 14 718 bureaux de vote、oui. à travers tout le pays, et on avait combien Il n'a v a i t pas moins de, moins de 300 journalistes. Je ne sais même il a pas. pas、si、il n'y a pas de. C'est 14 000 l e journalistes quatre, Il n'y en a pas au pays. Non, non, non, il n'y en a pas. Il y en aura, je ne sais pas s'il si y en aura un jour. Mais vous voyez l'ampleur du travail Il dit que nous étions des, des témoins privilégiés. Peut-être du petit trou là où on était, du plus petit bureau de vote. Et ensuite, pour ce qui est du bureau de vote, j'ai entendu par exemple le président de, de la CENI. Il félicite bien entendu les médias, la synergie des médias. Il dit Vous avez bien suivi.、Euh Il m'arrive de, de bûcher les, les mots des gens. Donc, j'ai mémorisé ça, pas tout à fait, mais quand même, je, je vais donner la substantifique m o a l l e Il disait donc, je félicite les journalistes pour le travail abattu, c'est des témoins privilégiés. Donc, il disait aussi qu'ils ont suivi et rapporté le triple scrutin. Depuis l'ouverture des, des bureaux de vote jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, en passant bien entendu au dépouillement, en passant bien entendu à la compilation. Est-ce qu'on a, a eu quelques images peut-être du dépouillement Les quelques images qui ont fuité,、euh, le t y pauvre e journaliste qui a essayé de, de fouiner un tout petit peu, essayé de regarder ce qui qu ne le regardait pas,、mmh. parce qu'il nous était interdit de fouiner de ce côté.、Mmh. Donc le dépouillement, il ne fallait pas. Il fallait pas. Passons la, la, le, le micro à M. o n e s i Miharou, n le président de l'Association burundaise des radiodiffuseurs. Le ministre apprécie. Même chose que Gorgon Saouchimike, un des responsables de la synergie des médias. Ce n'est pas en tout cas la même chose pour, pour, pour Abbas Mbazumutima. o Et qu'en est-il pour vous? Bon, d'abord, je vous remercie de la parole.、Euh, je voudrais vous dire que la BER, l'Association Bondaises de Radiodiffuseurs, est l'initiateur de la couverture médiatique en synergie、mmh. depuis les années 2005-2010. Avec la crise de 2015, on nous a associés dans l'organisation de la synergie,、mm -hmm. mais nous avons continué avec le référendum de 2018 jusqu'à aujourd'hui, en 2020. Vous、mm -hmm. avez de l'expérience <coughs> Ça veut dire qu'il、euh, y a de l'expérience, effectivement,、mm -hmm. parce qu'il y a des journalistes qui ont travaillé en 2005. C'est eux-mêmes, même aujourd'hui, qui ont continué à travailler, d i s m o i certains. Il y en a aussi des, des nouveaux, ceux qui ont travaillé en 2010, en 2015, et tout ça. Alors, le schéma,、mm -hmm. le tableau de l'organisation, de la synergie, du déploiement des journalistes sur terrain, c'est le même qu'on a utilisé depuis 2005.、Mm -hmm. Donc, ce que la BL a toujours présenté, le, le schéma, dis-moi, à ce qui est de la, de la radio. Est-ce que la BL signifie l'ailleurs dont tu as parlé tantôt,、euh, M. Abbas et Mazmoutima Quand、euh, c'était la BL, c'était la BL. Que la synergie a été pensée ailleurs, pas par les professionnels des bains. Bon,、ah, donc, il y a lieu de comprendre que la synergie, les lignes éditoriales ont été écorchées parce qu'il y a le gouvernement qui a déversé un peu de sous. Par rapport à en 2005, sinon le schéma <rire> de déploiement était le même, il vient de le dire. Il y a lieu de mettre en cause donc, ce que mon confrère vient de dire. Le, le, le soumate d'abord. Oui. On e s t i m e à vous. Voilà. Vous m'avez mal compris. Voilà, donc c'est ce que je disais qu'au niveau de l'association burundaise, d'abord nous, nous félicitons nos journalistes, vraiment ils ont travaillé, ils ont fait tout leur. disons, mis tout le paquet qu'il faut parce qu'aujourd'hui avec le. Triple s e c r é t é i ils ont vraiment beaucoup travaillé parce que ça a pris beaucoup de jours, beaucoup de temps, beaucoup d'heures par rapport aux autres <coughs> secrétaires.、Mm -hmm. Alors, comme je disais, donc, la BR a, dé a déjà de l'expérience et tout le monde a apprécié depuis 2005, comme、euh, mon collègue confrère Abbas vient de le dire, même les pays de la s o u s l é g j e a u le monde entier a apprécié le travail des médias au Burundi depuis 2005. Même les pays de la sous-région, les journalistes de la sous-région ont commandé l'expertise. Il y a des journalistes burundais qui sont allés former、euh, les journalistes <coughs> des pays voisins pour voir comment eux aussi peuvent travailler en synergie parce que ça, vraiment, ça a vraiment porté de b o n s fruits et ça continue même aujourd'hui. Alors, la différence,、euh, avec le temps, les choses changent. Depuis 2005, il y a bientôt 15 ans, les, les médias de 2005. Il y en a aujourd'hui, ça s'est multiplié, je pense, par trois, parce qu'on、euh, disait même、euh, une trentaine de radios, alors qu'à l'époque, il y avait sûrement dix. D'ailleurs, avec 2000, oui, il y avait autour de onze, parce qu'il y a, il y a radio une, une des radios qui a suspendu ses activités.、Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de médias. Mais aussi, le contexte a changé. À l'époque.、Euh, La belle a i e de financement de l'extérieur du pays. Aujourd'hui, le Burundi, le g o u v e r n e m e n t du Burundi, a accepté de financer le processus électoral, le, dans le processus électoral, il compris aussi la, la couverture médiatique, donc la couverture en synergie des médias. Ça aussi, ça, ça change. Les choses changent. Les, les, les choses, choses changent. changent.、Oui. Le, il y a, le, y a le financement de, ce, de cette couverture médiatique mais, des élections mais, en, en synergie. Mais... Et, Mais cela n'empêche pas que le. Est-ce que le financement est mieux aujourd'hui qu'en 2010, en 2005、eh, ah, non. <rire> non, non, non. En tout cas, je ne sais pas. pas Peut-être qu'au niveau de la, des radios, les radios étaient moins nombreux.、Mm -hmm. e a i s je peux vous dire qu'à l'époque, on a eu vraiment des frais de diffusion. Donc, chaque radio. A pu au moins s u porter p les, les, les dépenses,、euh, au moins quelques mois. C'était plus consistant. C'était vraiment plus consistant. <rire> Mais ça se comprend, aujourd'hui, on est plus nombreux.、Ouais. Alors, si on subdivise ce qu'on reçoit, c'est autre chose. Mais si nous retournons à notre moto, c'est effectivement d'apprécier le travail des journalistes. Moi, je voudrais vraiment remercier les journalistes qui ont travaillé avec l'équipe de coordination. Et Dieu nous a aidés il n'y a pas eu d'accident. Pour moi, c'est déjà un pas. Il est vrai qu'il y a un,、euh, un véhicule、euh, qui a cogné,、euh, qui est allé vers le nord,、mmh. mais le jeunesse n'a pas eu de problème. <coughs> Il y a eu d'autres trois véhicules v é l o sud, là aussi, non, non, deux,、euh, un Tchampouze et l'autre à Oulouri. Mais ça n'a pas tardé le travail. c'était juste... Mais concrètement, en parlant du, du travail sur le terrain,、oui. est-ce que ces journalistes ont eu des, des facilités sur le terrain Bon, avoir、ah. des, des facilités, ils pouvaient il accéder facilement、relatif. sur les bureaux de vote, ils pouvaient parler à, à, à plusieurs intervenants. Bon, c'est relatif.、Mm -hmm. bon, il y a ceux qui ont eu des facilités parce que je suivais, moi-même je téléphonais à certains journalistes il y a ceux qui me disaient qu'il y a les, les, les, le, le personnel de la CENI qui n'acceptait pas de leur donner、euh, des informations. Alors.、Euh, On Communiqué a i la rédaction centrale, et dans ce cas, le président du CENI venait directement au studio pour donner des éclaircissements et、euh, pour dire que non, il faut donner les journalistes tout ce qu'ils qu demandent. Parce que、euh, vous savez, que la fois passée, on parlait de l'article comme quoi,、euh, à partir du code de conduite, le CNC avait établi un code de conduite. Et、on on s'était convenu qu'on ne devrait pas diffuser les résultats dans ce bureau.、Mmh. Parce qu'on disait que les résultats dans ce bureau, et c'est normal, vraiment, ces résultats ne sont pas crédibles. Parce que même dans un centre de vote, on peut avoir 20 bureaux. Alors, dans un s e u l bureau, ça peut donner ceci dans l'autre bureau, ceci. Alors, on s'était convenu de rassembler au moins les résultats et tendances、mmh. d'une commune. Et comme ça, ça, on a vraiment. De toutes les façons, à plus ce, plus ce point, je vais revenir、créer. vers vous,、mm -hmm. euh, et tout le monde d'ailleurs. Mais permettez que je passe le micro à M. Rémi Havzalimana de l'ONG Maison Lueur d'Espoir. Vous avez suivi le déroulement des élections à travers la synergie des médias. Quel aurait été votre sentiment Quel aurait été e <rire> sentiment Je vais exprimer mon sentiment parce que le conditionnaire n'est plus là parce que ça a été, ça a eu lieu. Donc, je, je serai peut-être un peu pas aussi、euh, direct que, que ceux qui ont beaucoup plus félicité parce que d'abord, les journalistes, je viens de comprendre qu'ils étaient très peu nombreux. Par rapport au, au nombre de bureaux de vote qui devraient peut-être fournir suffisamment d'informations. Je viens aussi d'entendre, je l'avais un peu ouï,、euh, que quelque part il y avait des restrictions, notamment le fait de ne pas diffuser des, des résultats au niveau du bureau de vote.、Mmh. Euh, ce qui, justement, vient au niveau des attentes de l'auditeur, parce que finalement, c'est ce dont on a besoin.、Euh, cette fois-ci, s'il faut apprécier globalement le travail des journalistes, il faut dire que,、euh, vu les conditions dans lesquelles ils ont travaillé, disons qu'ils ont fourni vraiment, pour ne pas dire le maximum de ce qu'il fallait, mais je suis un peu mitigé lorsqu'il faut dire que ça atteint. Les attentes de l'auditeur, celui qui avait vraiment besoin de savoir justement et de suivre correctement、euh, le déroulement des élections. Permettez que je revienne un peu en comparant、euh, justement cette même synergie qui, dans le temps, travaillait et diffusait des informations. On avait ce sentiment, si pas d'être vraiment sur le terrain, mais tout au moins de comprendre ce qui est en train de se faire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on écoutait la radio, on avait l'impression qu'il y avait, que les problèmes étaient à, au niveau. Du journaliste, au niveau des observateurs, au niveau de la CENI finalement, peut-être parce que c'était la première expérience d e f a i r e le triple s c r i s t i n là aussi peut-être, mais sinon, je crois que cela pourrait être classé dans l'expérience de ce que l'on va améliorer avec le temps, mais sinon, il y avait vraiment. Tellement de zones d'ombre où on pouvait justement ne pas être satisfait par rapport à ce qu'il était en train de dire. Je dis cela pourquoi Parce que lorsque vous écoutez un journaliste s'exprimer sur un événement, nous savons que vous êtes professionnel et que vous avez à répondre aux six questions journalistiques. Mais s'il fallait justement se poser la question de savoir ce qu'il dit, Est-ce qu'il a répondu à ça? Comme vous le dites, il a préparé vraiment le papier pour nous donner ce dont nous avons besoin d'entendre. Et l à le bras baissé. Il y a aussi le fait que, quelque part, le journaliste qui est sur le terrain est là pour donner l'actualité, ce qu'il voit, mais aussi faire une. Petite investigation pour justifier ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire. J'allais justement vous poser cette petite question. Est-ce qu'il y a des détails ou des précisions que vous auriez souhaité entendre, que, nous,、eh, que vous n'avez pas pu entendre Partons de, de ce que vous appelez impartialité de l'information. Lorsque vous êtes appelé à interroger plus d'une source pour justement donner l'information. <rire> Là, je r e s t e s sur ma soif parce que justement, on ne sait pas ce que disaient les autres que les membres du bureau des de votes de la CENI. On n'a pas entendu vraiment、euh, ce que disaient les mandataires des partis politiques ou des, des, des représentants des,、euh, des indépendants. On n'a pas entendu autre. Et quelque part, finalement, on se dit, et lorsqu'on posait la question, parce qu'on en a posé, il y a des journalistes qui disaient que vous n'aviez que le, le droit de dire ce que la CENI vous donnait. Vous comprenez donc, et je crois qu'il y a un qui a dit finalement, ce ne sont plus des journalistes, c'est des porte-paroles, parce que vous ne parlez que d'une seule source, vous dites aussi ce qu'il vous dit. Vous comprenez donc? Comme auditeurs, on est resté sur notre soif parce que justement, on a eu ce que nous attendions plus tard, parce que les résultats de la s c e n e nous les attendions après. Parce que la CENI devait nous donner les résultats finaux. Mais、mmh. vous, journalistes, on attendait que vous nous donniez le déroulement, ce qu'on n'a pas eu, je dirais pas du moins,、euh, maximalement. Est-ce que Gorgon Sabouchimike aurait une réplique、euh. ou une réponse à ces, in ces inquiétudes de la part de, de, de, de M. Rémi Abdalimana Gorgon Bon, mais il a parlé de la satisfaction des, des, des auditeurs. Mais les, tous les auditeurs ne sont pas d'abord satisfaits de la même manière.、Mmh. Puisque d'abord, le, le mandataire politique、mmh. ou les, observa les, les observateurs n'étaient pas là pour、euh, être interviewés par les journalistes. Ils n'avaient pas vraiment la mission d'interviewer les, les mandataires politiques, mais d'observer ce qui se passe. S'il y a une anomalie, s'il y a des irrégularités, il fallait les rapporter. Les rapporter. Il, y a, il y a des mandataires, mais, mais à côté des mandataires, il y a <rire> des observateurs. Je crois que mandataire est différent d'observateur sur le bureau de vote. Ils étaient présents, mais. Est-ce que les mandataires qui, n e pouvaient pas parler Qui parle des résultats Est-ce qu'on peut forcer un mandataire à parler Le, le rôle du journaliste, ce n'est pas de forcer un mandataire à parler. Et il faut comprendre que et, le journaliste, il se présente comme oreille,、mmh. les yeux et、mmh. la bouche des personnes qui ne sont pas éparpillées un peu partout pour suivre tout le déroulement du processus.、Mmh. Mais la, la mission primordiale du, du, du journaliste, c'est de tenir l'audiment informé. Je suis sûr que les journalistes ont fait de leur mieux pour informer les auditeurs. Au demeurant,、euh, on ne peut pas parler de l'impartialité totale de l'information. Lui, il a parlé de l'impartialité de l'information, faisant référence、euh, peut-être à une seule source. Et、la seule source qui était autorisée. Là, je me demande ce que se t c qui serait passé si le journaliste s'arroge le droit de, juste de glaner quelques informations chez les mandataires politiques et les observateurs et nous balancer cette information sans même、euh, faire allusion, sans même、euh, demander la, la source autorisée. Je me demande de quel genre de journaliste il s'agirait dans ce cas. Donc voilà pour moi. Et、parler de l'impartialité du, du journaliste, puisqu'il a interrogé, il a relayé les informations qui sont délivrées par、euh, la Commission électorale nationale indépendante. Là, je ne partage pas la même vision avec lui. Il y en a qui se lamentent comme quoi les journalistes n'avaient droit de dire que ce qui est dit par le, les, les membres de CECI, Commission électorale. Communale indépendante. Là, je pense qu'il s'agit. Au niveau des tendances, je v o dis. Je, parle, je, parle, je pense que vous parlez des tendances.、Mm -hmm. eh, eh, D'abord,、eh, il faut qu'on nous dise la vérité comme des Burundais.、Mm -hmm. À supposer qu'un seul. D'abord,、euh, les chiffres donnés par un seul bureau de vote ne sont pas représentatifs. À supposer qu'un journaliste donne des chiffres d'un seul bureau de vote, alors qu'il y a 20 bureaux de vote dans une contrée. Dans un centre. Et、eh, dans un centre. Là, vous comprenez qu'il y a risque de manipuler l'opinion.、Mm -hmm. Je vous donne l'exemple、euh, d'un tweet. Qui du coup a, a surgi lorsqu'un reporter de la Radio Nationale a balancé les chiffres. On commençait déjà à faire le comptage des voix. C'était le c é n e l qui prenait le devant. Et, et puis,、euh, du coup.、Euh, Ils ont saisi la balle au bon. Ce n é t a i t pas des personnes de la synergie, mais les, comme tout le monde se fait passer journaliste à travers, il y en a qui ont dit、oh, voilà, c'est le Sénèle. Est-ce Est que le journaliste a cité la source le journaliste, le journaliste, lui, il, il était à, sur scène, puisqu'il assistait déjà au comptage des voix. Et des personnes, bon, je ne sais pas pour quelles mauvaises raisons, intentionnaient. De bonne foi, de mauvaise volonté, ils l'ont fait pour, pour des intérêts inavoués. Ils ont dit voilà, c'est le s é n è l qui a gagné les élections à partir de la conclusion des chiffres tirés à partir d'un seul bureau de vote. Donc comprenez que si on parle des chiffres d'un seul bureau de vote, ce n'est pas représentatif. On risque de faire croire que M. X a gagné alors que le, le, le décompte des voix n'est pas encore terminé. Donc pour moi, il est vraiment inutile de parler seul bureau, des chiffres d'un seul bureau de vote. Et dire qu'on a, a envie à ce que la tendance X est, est claire, c'est clair, c'est par exemple le s é n è l qui est devant ou c'est le Sénèle qui est devant. Donc là, il faut attendre vraiment tous les résultats de toute la commune ou de toute la province. Là, comme ça, ce sont les résultats d'une commune. là. D'ailleurs, on, on s'y était convenu. Donc c'est raisonnable. là. On peut, sur euh, euh, le nombre X des électeurs, déjà,、euh, le nombre X des électeurs a déjà élu. Les informations que nous détenons de la CENI, ils étaient même sur terrain, ils ont assisté à la signature des PV. Mais les journalistes, est-ce qu'ils étaient autorisés en tout cas à assister au comptage des voix bon, Dans un bureau de vote ou deux ou trois qui sont proches les uns des autres Je、jours. me rappelle d'une chose,、mmh. même le porte-parole de la CENI est intervenu à la Synergie.、Mmh. Il a dit puisqu'il y aurait risque de manipuler les chiffres, comme ce qu'on venait de faire,、mmh. il a dit nous autorisons les journalistes à aller prendre des images. Quand on commence l'opération de comptage des voix, et comme ça, ils vont sortir pour attendre la, la, la finalisation des résultats. Ils pouvaient prendre les images, mais pas、euh, à, attendre jusqu'à la fin de, de, du comptage. Le problème qu'il a expliqué est compréhensible, puisque je peux me présenter dans un bureau de vote où on a déjà commencé l'opération de comptage. On voit par exemple、euh, le parti X à、euh, 5000 voix et l'autre p a r t i a à 1000 voix. On a tendance à croire que c'est le parti qui vient en avance qui va gagner dans toute la, la, la, dans toute la commune ou dans toute la province,、mmh. alors que c'est ça. Donc on ne peut pas conclure à, à partir des résultats、euh, vraiment qu'on a commencé à voir pour faire, pour faire entendre surtout à l'opinion que M. o n s i e u r X a, a déjà gagné les élections avec vraiment, dirais-je, risque de, de vraiment, euh, euh, comment avec risque de manipuler les chiffres et toucher sur la, le tendon d'Achille des différentes tendances qui, qui attendent impatiemment les, les résultats. Et qu'est-ce que vous allez en dire, M. Abbas c'est Mbazumotima, du groupe de presse Iwachu Les journalistes n'avaient pas droit à e En fait, il y avait tellement de balises qu'on se demandait ce qu'on faisait. Moi, j'ai été, par exemple, j étais, j étais allé, je, je, je suis parti à l'intérieur du pays,、mm -hmm. je suis parti à Mumba, là où le président a voté. C'était à l'extérieur. On pouvait filmer, on pouvait prendre des images. Mais il y avait.、Euh... Est-ce que vous avez assisté Il y avait la matinée une interdiction qu'il ne fallait pas, même pas prendre les photos dans les bureaux de vote. Ça, tout le monde avait, savait cette consigne. Et j'ai été à t c h i r aussi, là où Agaton Lwassa a voté. Alors, le problème qu'il y a eu là-bas, nous avons dû négocier il a dû négocier pour qu'on puisse entrer et prendre quelques images, quelques photos en train de voter. Le type, là de, de, de, de, de, le à président du bureau de vote, il ne voulait pas, il ne voulait pas, il ne voulait pas du tout. Il a dit non, il faut que j'appelle en haut la hiérarchie pour que peut-être j'ai l'aval parce que sinon c'était interdit. Pourtant, le matin, quand a g u a s s a n'était pas encore là, On était amis, ils nous disaient,、ah, prenez les images. On a jamais les images, tout ça, tout ça. Le, le déroulement du vote, j'ai voté moi-même là-bas. Et quand g w a s s a Gaton est venu, les, choses, les règles ont changé. Je <rire> n'ai pas compris. Il y avait un seul, man, avait un seul observateur dans c e h i r i par exemple. À Mumba, un, seul obser un, seul euh, euh, un seul observateur. Un seul observateur. Un seul observateur. Un seul. Mais、les mandataires, les bas, mandataires étaient. Les、là. mandataires, c'était. Il y, y avait un p e Timoré t dans le coin. Il regardait un tout petit peu. J'ai dit Vous êtes de quel l e parti Il dit Du, du sein d e d d f e d é -de Et toi, du Sénel J'ai dit Alhamdoulilah, c'est bien, c'est une très bonne chose. Tu n'as pas les représentants. S'ils n'ont pas Alhamdoulilah. Non, mais là, j'allais dire C'était Haram. Non, non, non, rigolons pas parce que j'ai l'impression que. Pourquoi nous sommes ici J'ai l'impression、euh, qu'il y a quelque part.、Euh, Il y a、yeah, ces. Je ne sais pas. Personnellement, j'ai une petite démangeaison, j'ai un petit remords. Quelque chose me dit est-ce qu'on ne s'est pas, pas fait avoir Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous sont passées sous le nez Est-ce que. J'ai ce sentiment. Et ce s t pas un sentiment d'Ombaz Moutima Abbas, c'est un sentiment de la plupart des journalistes en cause. On, on bavarde à la rédaction. Je, je, je, je, je, je, je me dis, peut-être ce sont des gens du Watch où je pose la question, des gens du Sangagno sont des amis, je pose des questions à gauche, à droite. Mais j'ai l'impression i l il y a ce sentiment général qu'on s'est fait avoir, c'était trop balisé.、Euh, dire les pauvres journalistes, et je les entendais. Ah, ils savent, ils savent comment se, se, se, ne pas avoir, avoir base, des problèmes.、Ouais. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, chaque journaliste disait, selon ce que le président du CECI de, de, la, du, de, de la commune de t e l vient de me donner, ah, il balançait les chiffres. Mais ça aurait été bien qu'il e peut-être,、euh, assiste peut au, au dépouillement, quelque part, parce qu'à un certain moment. Suivre le dépouillement, c'était pas. Quand on commence à voir même les mandataires, e s t c e que les chasser... mandataires pouvaient dire quelque chose aux journalistes <coughs> présents sur le terrain Les mandataires、oui. bah, Tout à l'heure, ils disaient que c'était. Pourquoi poser la question aux mandataires Mais le journaliste, pose la question à tout le monde. C'est pas interdit.、Ah. Il pose les observateurs. Moi, j'ai posé des questions aux observateurs de... qui venaient de la sous-région. C'était en 2005. Est-ce qu'on pouvait... Est qu pouvait forcer le journaliste à poser des questions au... Pas f o r c e s Aux mandataires. Toi-même, tu te mandates, tu... <rire> tu vas lui poser la question. Non, c'était pas interdit、papa? de toutes les façons. Pas... Es, On a fait un rédacteur en salle de rédaction, je ne crois pas qu'on a interdit. Il y a, qu a l'ambassadeur du Kenya. Je ne crois pas qu'on a interdit. Je n crois p s qu'on t i t n s a s mandataire. Je m'excuse. Il y avait l'ambassadeur du Kenya, Viticia. Il portait le badge. Le, le, le badge, c'était Sénie, Sénie, Sénie, mais c'était observateur. Les observateurs, il avait quelques observateurs avec lui. Il avait <coughs> passé du côté d'Oboubou, chez Evariste. Ben, il, a, il a un 4x4. Je l'ai vu à Mumba. Je l'ai croisé là à Mumba. Sur les images que mes collègues m'ont envoyées, Dobou, il était là, et à Mumba,、euh, il était là. Et on lui a posé des questions, il a répondu il était... que le déroulement, que, franchement, c'était bien. Et il n'y avait, avait pas de problème, j u s q u à l à Mais aujourd'hui, quand on voit les, les irrégularités rapportées, par exemple, par le, le perdant de ces élections, Agaton Lwassa, Quand on commence à voir les irrégularités rapportées par、euh, les observateurs de, de la conférence des évêques catholiques du Burundi, qu'on nous mette là, même si le, le, la Cour constitutionnelle a dit que c'était peut-être, dire qu'un seul a voté pour deux personnes, trois personnes, ça peut être négligeable, mais quand même c'est une faute. Dire qu'on a voté pour. On, on a fait un bourrage des urnes、euh, sur un seul bureau de vote, c'est une faute. Mais ça ne peut pas entacher, peut-être, comme le, la Cour constitutionnelle l'a dit, le déroulement général du, du, du scrutin. Mais quand même, c'est une faute, c'est une erreur, c'est punissable. Est-ce qu'on a puni ces gens Près i n t e r r o g a t i o n Et les journalistes, et nous, puisqu'il s'agit de nous, moi, comme on dit à l'Église, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait tout à fait、euh, notre métier. Parce qu'il y a ces irrégularités. parce que Je me rappelle, il y a des photos, par exemple, quand on voit、euh, l'administrateur de Guilletta en train d'embarquer deux mandataires du s n e l Il y a cette photo, c'est devenu viral. Ils ont été relâchés par après. Après, vous, vous après, après, après le dépouillement. Ils, ils pas, les pauvres s i l n'ont pas assisté au dépouillement. Donc, quand on voit cette photo, j'ai demandé est-ce que vous l'avez envoyé à Synergie Ils ont dit j'ai envoyé à la Synergie. C'était envoyé... peut-être pour un, un seul bureau ou un seul, un seul centre, e s t ce qui n'est pas v r a Mais mandaté, mon cher ami, c'est mandat... quand vous avez le mandat, c'est. Je me dis que c'était des, des j a a l l intouchables, s des dire, i des personnalités. Mais de façon générale, là, avant de passer、oui. le micro à o n e s i m e Herouounou,、oui. des difficultés, des facilités, de façon générale, pour les journalistes, c'était l e s q u e l s De façon générale. La première difficulté, nous les journalistes, quelquefois, on voudrait être partout et en même temps comme, comme Dieu. La radio <rire> a le don d'ubiquité, d'être partout et en même temps. Mais. C'est ça, ça le grand problème. On voudrait être partout, voir tout, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelques balises. On avait balisé dès le départ dans la loi, même du côté des c é c i même du côté de la CENI. C'était interdit ceci, c'était interdit ceci. Donc, tellement que même le nombre des journalistes était limitatif. Donc, c'était peu de journalistes à couvrir、euh, beaucoup de choses. C'était impossible. C'était un échantillon, franchement, pas trop représentatif de la réalité. Tellement dire aujourd'hui que nous étions des témoins privilégiés, ben possible, là où on était. Mais même là où on était, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont passées sous le nez. Vous n'avez pas été témoin vous l'avez été partiellement Partiellement, partiellement parce t t i e e e l l m n p a r que quand on commence à vous dire non, reculer un tout petit peu, pas. Quoi. Vous voulez fouiner, vous voulez regarder ce qui se passe, vous voulez poser la question à tel, mais quand on vous dit,、euh, souligne Magato, reculer un tout petit peu, ça ç a d é r a n g e On est d i m e s Harbour, de l'ABR, des facilités, des difficultés pour les journalistes, de façon générale, c'était comment C'était comment sur le terrain D'abord, je voudrais souligner qu'aujourd'hui, par rapport à 2005, surtout parce que c'est là où nous avons commencé le, le, le travail en synergie, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas en synergie là-bas. La presse en ligne. Non, Je ne c o n a i s pas. La presse écrite, est-ce q u e Non, a... vous nous voilà. appuyez. <rire> voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on avait vraiment beaucoup de journalistes. C'est pourquoi il faut se féliciter du travail. Bien que、oh, les journalistes ne pouvaient pas couvrir tous les bureaux de vente. Comme on l'a dit, avec 14 000, avec 300 journalistes. D'ailleurs, il y avait à la rédaction, comme à les envois spéciaux, Euh, il y avait au moins un journaliste par commune. Et là aussi, il y avait un journaliste qui devrait couvrir deux communes. Là, c'est au niveau de la radio. Je parle beaucoup de la radio parce qu'il y avait aussi des journalistes de la télévision. Il y avait des journalistes de la presse écrite des journalistes de la presse en ligne.、Euh, je me rappelle que, que ce soit les journalistes de la télévision, c'était un journaliste par province, un journaliste par province pour la presse écrite, un journaliste par province pour la presse en ligne. Vous comprenez qu'au moins pour la radio, il y avait un journaliste par commune. Donc, ça veut dire qu'on、euh, peut, peut avoir quand même, on peut dire qu'au moins, moins pour les journalistes, c'est de, de la radio. Mais là aussi, dans une commune, on ne peut pas sillonner toutes ces collines à、ah, ces journalistes. C'est pour cela, donc,、euh, quand le CNC nous a fait le code de conduite, vous savez, je crois si vous avez participé dans cette réunion, je sais qu'Abbas était là. Quand on disait, on, on essaie de nous, de, de nous expliquer et. Partage de l'expérience. Et si je, je voudrais vous dire encore une fois que l'homme n'est jamais vraiment parfait, il y a toujours à améliorer. Ce qui a été relevé par les observateurs, je me rappelle qu'on a interviewé même ces observateurs lors des émissions, plutôt des journaux. On recevait les, les informations, l'ambassadeur de Kenya, comme v o v e n a i t de le dire. Je crois qu'il y avait aussi un ambassadeur de Nigeria. Il y a, il y a un, un autre ambassadeur qui était à l'intérieur du pays. Donc, les journalistes ont donné des interviews. C'est peut-être celui de la Tanzanie Peut-être q e c e s de la Tanzanie. L'invisible, c'était l'ambassadeur du Kenya, l'ambassadeur du Nigeria. C'est un petit. Donc, tous ces ambassadeurs ont été. Il y avait aussi une tanzanienne, on a parlé sur elle avec elle. Voilà. Ça, Comme Abbas reportait beaucoup pour la presse écrite et en ligne, donc il y avait aussi les journalistes pour la radio. Je sais que je me rappelle. Lors des journaux, qu'on a eu des interviews de ces、mmh. observateurs. Alors, des difficultés n'en manquent pas, comme je le dis, mais quand même, il y a toujours à apprécier.、Mmh. Mais il y a toujours à corriger. À corriger parce que partant de, du travail qu'on fait, on peut voir, en tout cas pour la fois prochaine, on pourra améliorer de cette façon. Par exemple, moi, je vous propose、euh, est-ce qu'on a i t au moins un journaliste par commune Mais alors, là aussi, quand on a c a r r é q u l é l'obligation, on a dit que ce n'est pas possible. Même en 2005, où il y avait beaucoup <coughs> comme financement, on n'a pas pu travailler dans ce sens d'avoir un journaliste par commune. Ça veut dire qu'il y a un journaliste qui devrait couvrir au moins deux communes. Mais c'était <coughs> difficile, là. C'était difficile, parce que comme je venais de le dire, même dans une commune, on ne peut pas couvrir toutes les collines. C'est pourquoi on s e s t convenu de travailler avec la, la CECI, la CEPI. Pour au moins donner l'information au niveau de la commune. Donc, il y a lieu de faire citer encore une fois les journalistes qui ont bien travaillé. Ils ont fait leur travail parce qu'ils ont dénoncé là où il y avait des <coughs> ce qui n'allait pas bien, comme on vient de le dire, les mandataires de ceci ou de cela. En tout cas, ils ont essayé de, de relever ce qui avait à corriger. Et au niveau de la rédaction centrale, parce que moi-même, je suivais, j'ai tout près la rédaction centrale, chaque fois qu'il y avait un. un Manquement u n un, e difficulté ou un problème, on appelait le président, le président de la CENI, oui. oui, pour donner des éclaircissements. Est-ce que vous pouvez affirmer que les journalistes ont travaillé en toute impartialité, en, avec professionnalisme et en toute indépendance En tout cas, en ce qui me concerne, je l'affirme 100%, ils ont travaillé comme des professionnels parce que tous ces, la majorité de ces journalistes qui ont Participer dans cette synergie. Ce sont des journalistes qui étaient en 2005, en 2010, donc comme je l'avais dit, qui ont travaillé depuis 2015-2018, donc qui ont déjà de l'expérience. Une question que je voudrais me ê m poser à <coughs> tout le monde ici sur le plateau. Quand on dit, M. Onésime s i e u r o n Haroubounou, que、euh, le secteur des médias constitue un quatrième pouvoir, serait-il une réalité au Burundi、euh, Quand on parle de pouvoir, bon. C est, c est, il, faut, il, faut, il faut bien définir. C'est relatif. C'est relatif. Parce qu'on peut avoir le pouvoir de la parole. Bon, parce que les journalistes parlent. Et là aussi, nous avons la loi à respecter. Il y a des limites. On ne peut pas on ne peut dire n'importe quoi. Pouvoir financier. <rire> quand on n'a pas le pouvoir financier, là aussi c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, je, je l'avais dit dans les missions précédentes, la b a i on n'a pas eu de moyens pour organiser la synergie comme Abbas se le disait, comme ça se faisait dans les années passées. Mais quand, là aussi,、euh, si on doit demander de l'argent ailleurs, Heureusement que nous avons collaboré convenablement avec le ministère de la communication、euh, qui, qui coordonnait les activités justement avec le ministère des Finances. Sinon, si vous avez le, <rire> tous les moyens, là vous avez vraiment tout le pouvoir.、Mm -hmm. Mais, donc je peux dire que c'est vraiment、euh, relatif. C'est relatif. relatif. Mais quand même, on peut dire que les, les médias ont quand même la parole ils ont à dire. Merci.、Mm -hmm. La parole à vous, M. Rémi Hafzalimana de, de la maison Lueur d'espoir. Est-ce que vous allez considérer que les journalistes ont travaillé en toute impartialité, en toute indépendance, pour livrer à la population l'information dont elle avait besoin Il nous a sermonné. Rémi, vraiment, <rire> sermonné à basse. Tu t'es même sermonné à basse. Écoutez, je crois que, comme je l'avais dit au début, d'abord. Je ne sais pas si vraiment、euh, il faut me positionner en termes d'évaluateur. Pas en termes d'évaluateur, mais peut-être en tant qu'auditeur, consommateur. consommateur de l'information, auditeur,、ah, voilà. euh, euh, téléspectateur, lecteur, etc. Alors, en termes de, de, de consommateur de l'information, justement, à ce niveau-là,、euh, j'allais peut-être un peu différencier, parce que là où la discussion se penche, c'est beaucoup plus sur les, les, les procédés, comment、euh, l'activité la, a été faite. En fait, lorsque nous échangeons et vous entendez dire que、euh, parce que les résultats récortés sur un seul bureau ne sont pas représentatifs, ce qui est tout à fait vrai, mais ça devient problématique lorsque justement on se passe sur un seul bureau de vote. Mais si c'est généralisé, qu'on a les informations de tous les bureaux de vote que les journalistes peuvent couvrir, on a finalement une vue globale. On ne peut pas être influencé par l'enseignant. Ça devient un seul lorsque c'est le seul dont on parle. Mais lorsqu'on parle de pratiquement tous les bureaux visités, là, la question ne se pose plus. Parce qu'ici, c'est le c n l qui sera devant. Mais ailleurs, ça sera le CNDD. Ailleurs, peut-être, ça sera Dieu d o n n e r Nahima, Nahima, i n s i de suite.、Et、donc, on aura tous les angles. Mais le problème, c'est que justement, lorsque vous dites ne, dites pas les, ne donnez pas les, les, les résultats d'un le bureau de vote, c'est-à-dire que ça devient général, on ne dit pas les résultats d'aucun bureau de vote. Or, moi, comme consommateur de l'information, je sais que le nœud de l'élection, c'est là. C'est le bureau de vote. Parce que si tous les bureaux de vote sont bien gérés, En fait, toute l'élection est bien gérée. C'est comme ça que Mais tout le... devait être donné ou livré、mmh. par le, le responsable de, de la commission électorale au niveau des communes. Non, non. D'abord, il y a ce, ce problème technique. Ils l'ont expliqué.、Et、tous les journalistes ne pouvaient pas couvrir tous les bureaux de vote.、Mmh. Mais, comme consommateur de l'information, j'avais besoin de savoir ce qui se passe sur le bureau de vote où se trouve chaque journaliste. Mais maintenant. Je ne l'ai pas. Vous comprenez donc ma soif n'est pas satisfaite. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est lorsqu'on me convainc qu'en en fait, on ne vous donne pas cela parce que si on te donne cela, vous risquez de croire que c'est ça la réalité générale. On me montre seulement les cheveux, on me dit c'est ça la personne. Non, montrez-moi toute la personne. Comme ça, je jugerai moi-même. Alors, si vous me dites, voilà, on ne vous donne pas les résultats d'un le bureau de vote. Moi, je dis pourquoi vous insistez sur l'enseur. Donnez tous les bureaux que vous pouvez couvrir. Comme ça, moi-même, je suis. Et je sais que ces résultats d'un bureau vont être compilés au niveau de la commune, vont être compilés au niveau de la province, et ensuite au niveau du pays. Et ça, c'est la CENI. Mais vous autres journalistes, je vous attends au début pour que j'attende les résultats de la CENI ayant déjà l'idée de ce qui s'est passé. Mais vous comprenez que lorsque vous me donnez ce que j'attendais dans trois jours, parce que honnêtement, je me dis que la CENI, je l'attendais au niveau des compilations. Mais maintenant, vous, vous me dites, c'est elle qui me dit dès le début. Moi, je dis,、ah, où est le journaliste Alors, est-il impartial Là, c'est à vous d'apprécier parce q u a p r è s c'est vous qui connaissez la technicité de faire tout cela. Mais moi, je me dis, le journaliste n'est pas, disons,、euh, obligé d'interviewer des mandataires, des observateurs. C'est son honneur d'équilibrer l'information. Et en é q u i l i b r a n t comment il fait Il diversifie les sources. Dit que c'est un problème à son niveau de ne pas diversifier l'information parce que c'est conventionnel au niveau de la synergie. Alors là, je n'y entre pas. Mais quand même, je me dis que, comme nous l'avons déjà dit, nous sommes en train d'évoluer. Il y a des améliorations à faire. Mais je me dis qu'à ce niveau, effectivement, s'il y a moyen de, de, de rectifier le tir et d'améliorer pour qu'effectivement, d'abord, On donne l'autorisation à ce que le journaliste qui est allé sur le terrain donne l'information qu'il peut donner tant q u e l l e ne peut pas causer du tort à en, l u n ou l'autre. En quelques mots, le secteur des médias, quatrième pouvoir, serait-il une ré réalité au Burundi Et vous, allez, vous y allez directement avec une proposition peut-être. Vous savez que la couverture médiatique des élections en synergie, ça se fait toujours depuis 2005. Et qu'est-ce que vous、euh, Pourriez-vous proposer qui doit être corrigé ou qui doit être renforcé Ces deux questions simultanées. Ok, merci beaucoup. D'abord, quatrième pouvoir. On dit quatrième parce qu'il y a premier, deuxième, troisième. Oui. C'est-à-dire que vous êtes dans la logique où il y a exactement la séparation des trois pouvoirs Qui sont les premiers avant de v e n i r le quatrième.、Mmh. Le président de la b e l y a touché partiellement lorsqu'il parle. Il a dit de, que c'est relatif. C'est relatif parce que justement, d'abord, l'indépendance décisionnelle、mmh. et la décision pour qu'elle soit indépendante dépend aussi, entre autres, de ce dont il a parlé, les finances.、Oh oui. Lorsque maintenant, il a expliqué qu'ils ont eu le privilège de travailler avec le ministère de l'Information et des Finances. Vous comprenez qu'il a si bien dit, il a dit, le propriétaire du c o u t En fait, cela sous-entend que quelque part, Ce n'est pas assez séparé parce que, au moins, si vous devez aller sur le terrain après avoir demandé, sollicité le ministère des Finances, vous comprenez que ce qu'il dira, vous ne serez pas très à l'aise de dire non、okay. parce que c'est lui qui vous permet d'aller le dire. Donc, vous comprenez qu'à ce niveau, il y a encore une fois du pain sur la planche, mais c'est déjà un très grand positif parce que justement, J'aimerais sur le deuxième point pour voir ce qu'il y a à améliorer.、Mmh. En fait, je crois que nous sommes dans une situation où beaucoup de choses changent et a, a, très rapidement. Dans les années antérieures, on n'avait que les médias qui travaillaient dans la télévision, la radio, mais maintenant, on en a ceux,、euh, ceux qui travaillent, qui utilisent, si vous voulez, d'autres moyens plus modernes.、Oui. Et là, c'est même souvent difficile de contrôler. Parce que justement, les informations passent tellement rapides, avec des avantages, mais aussi tellement d'inconvénients. Parce que、euh, ce côté-là, plusieurs, pour ne pas dire tout le monde qui a un, un, un appareil téléphonique, p e u t se positionner en journaliste, diffuser une information qui circule finalement, on ne sait plus différencier, qui vient du professionnel que du consommateur. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut arrêter cela? Où on peut orienter pour que cela soit plutôt au service de toute la communauté. Je dis oui, c'est possible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est justement de s'entendre que la coopération, la collaboration entre le pouvoir public et les médias, tant privés que publics, c o l l a b o r e c'est une très bonne chose. Mais que, quand même, il y ait cette, comment dire, ce respect justement mutuel pour que chacun se dise il ne faut pas. d e te donner tellement d'orientation et d'instructions qui l r i s q u e d'un peu presser la technique qui devrait finalement produire le résultat qu'on attend de vous. Là, finalement, le quatrième pouvoir devient plutôt. Peut-être qu'ils m'ont enterré au m e ou s e p t i è mais e m en même temps en q u a t r i è m e il y a encore à faire. Il y a encore à faire, c'est la même chose que, que vous allez dire, Monsieur Gorgon, ça vous chimique, M. Gorgon ç a v o u s c h i m i q u e z D'abord, je me réjouis du fait le que. Le pouvoir des médias, ce qu'il y a à corriger, ce qu'il y a à améliorer. Le pouvoir des médias, je dirais plutôt que les médias sont un partenaire incontournable pour la vie du pays. Qu uh -huh. Je ne parlerai pas du pouvoir,、mmh. mais je dirais que c'est un partenaire incontournable. Partenaire des pouvoirs publics. Euh, euh, oui, <rire> oui, bien sûr.、Et、je me réjouis d'une chose、mmh. c'est que tous les candidats ont eu un peu d'espace pour s'exprimer.、Euh, la synergie des médias, quand même, a diffusé、euh, les interviews de tous les candidats,、mmh. quels e que soient les indépendants ou、euh, ceux qui sont en course.、Et、donc, ça, vraiment, c'est une chose à apprécier, puisqu'ils ont fait、euh, ils ont、mmh. laissé entendre. leur, e voix et leur position.、Mm -hmm. Et、donc, ça c'est une bonne chose.、Et、bref, je dirais que le, le, les journalistes、eh, ont, ont bien travaillé,、eh, bien qu'il y ait quelques irrégularités à corriger.、Mm -hmm. Peut-être que c'était la toute première expérience à couvrir trois scrutins successifs. Ils se fatiguent aussi, ils sont des êtres humains. Du coup, on peut lire des chiffres qui ne coïncident pas avec ce qui a été dit par la source autorisé. e、mm -hmm. Mais je me rappelle, ils ont, ils ont été obligés de rectifier le tir.、Mm -hmm. Donc, je pense que nous, ceux qui vont planifier pour les synergies à venir vont planifier conséquemment. Pour、euh, éviter ces, ces, ces genres d'erreurs de, de, de, qui se sont produites. Abbas Mbazumutima, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter Pouvoir des médias, <coughs> la couverture médiatique des élections en synergie Quelque chose à corriger ou quelque chose à améliorer Oui, améliorer, d'accord, oui, il faut, il faut améliorer beaucoup de choses. Sinon, repenser à cette synergie. Je disais que j'étais nostalgique des synergies de pensées par les journalistes e exécutées par les journalistes avec des financements. Le gouvernement, rien n'empêche d'injecter de, de l'argent, rien n'empêche aux partenaires internationaux ou nationaux de que ce soit, comment dire, Quelqu'un qui a un peu de sous, qui fait faire du. d'encourager les journalistes à faire leur bon travail, d'injecter de l'argent dans cette synergie pour qu'on ait plusieurs journalistes et pour qu'on ait plusieurs y e u x pour euh, pouvoir euh, couvrir euh, ce qu'il y a à couvrir. Donc, je me dis qu'il faut améliorer, il faut repenser certaines choses, mais. Vous parliez de pouvoir, j'aimerais pas m'aventurer dans ces histoires.、Gorgon、de pouvoir. Gorgon dit que, nos, que,、euh, que, que les médias bah, sont plutôt dire, pouvoir, un partenaire.、Euh. Oui, ça je suis d'accord avec lui. Ça je suis d'accord avec lui, très d'accord avec lui. Mais j'ajoute ceci、mm -hmm. les médias, c'est en toute démocratie, c'est un pilier, c'est un grand pilier de toute démocratie.、Mm -hmm. Si vous commencez à scier ce pilier, là vous êtes en train de renverser cette démocratie.、Mmh. Là, c'est que cette démocratie ne marche pas. S'il n'y a pas cette liberté d'expression,、mmh. s'il n'y a pas cette liberté d'expression, s'il n'y a pas cette liberté d'informer, là vous êtes en train de scier sur ce grand pilier qui soutient, un des grands piliers qui soutient la, la démocratie. Alors, il parlait tout à l'heure de tendances. Moi, je me dis, pourquoi avoir peur de donner des tendances Pourquoi Pourquoi On a peur de quoi? Être que, être que, que, que Dieu donnait soit devant, que dans de quelques、donner. minutes il est derrière, je ne sais pas, Rohiro ou bien tel autre.、Mm -hmm. Mais c'est toujours c'est des hauts, des bas. C'est Quelqu'un, moi, quand on fait le dépouillement, ça monte, ça descend. C'est、ah, ce je, qui a été fait. Je vois aucun mal. <rire> c e s t c e vois aucun mal. <rire> Hein? Ce qui a été fait, j'ai pas, pas beaucoup vu、à、de、base. ces i m a g e s du dépouillement. Abbas, j'espère que tu、vu. ne vas pas dire qu'il n'y a, a plus de journalistes comme ceux qui disent que les journalistes ne sont plus au Burundi. J'espère que tu ne la s o i s pas.、Ah, bah, vous aussi, vous êtes journaliste, monsieur c o g o r Le terrain, c'est ici. ici. Donc, bref, il y a non, la m ê b e expression. l o i n d est la... assis C'est une idée, est, pas, est, une idée que je ne partagerai jamais.、Mm -hmm. Le journaliste, c'est le terrain. Le terrain, c'est ici.、Mm -hmm. Les chiens, on nous dit que nous sommes des chiens de garde. Un chien, est-ce que vous l'envoyez un chien sans m è t r e s de l'angle, il doit garder Non. Nous aboyons d'ici, il faut aboyer, il faut aboyer, aboyer d'ici. Non, c'est comme ça. Il faut aboyer, il faut aboyer、à、dans l'enclos,、mm -hmm. autour de l'enclos, pas, pas très loin. Et peut-être, pas... on, on est déjà vers la fin à, à la fin de l'émission. Y a-t-il un appel au, au un pouvoir appel... public, aux journalistes et, au... Aux journalistes, je leur demande franchement d'être plus professionnels.、Mm -hmm. De ne pas avoir peur parce qu'il y, y a une peur diffuse qui, qui est là. De, je ne sais pas. Il faut être, se sentir d'abord libre. e s s a y e r de partager、euh, l'information que vous avez avec d'autres si ça vous fait peur. e s s a y e r de couvrir ça en synergie, comme on le dit. Ça, ça, permet, ça permet de. Quand même, si c'est fait par beaucoup de, de gens, c'est ça, c'est ça même les le substantifiques moelles. La philosophie même qui est derrière cette synergie.、Mmh. Quand vous êtes plusieurs, en tout cas,、si、C'est une force en tout si cas. Si j'ajoute, si je, je m'oriente dans une mauvaise direction, il、mmh. y a Gorgon u qui va dire à Basse quand même, toi aussi, change ça.、Mmh. Je vais changer quand même s'il parvient à me convaincre. C'est ça le travail de la rédaction. Si quelqu'un commence à être trop enthousiaste, à donner des chiffres qui ne, ou bien donner des, des choses qui ne sont pas correctes. Il y a un confrère pour te dire, mon cher ami, je pense que ça serait bien de faire ceci, cela. C'est ça la philosophie même de cette synergie. Ça, c'est du côté peut-être de nos amis les journalistes. Je les interpelle franchement à être plus professionnels, à revisiter les règles de déontologie, à revoir toutes les règles, à voir leur métier, à aimer leur métier. Moi, ça me tape sur le système quand on commence à attaquer mon métier. Ça me nourrit. Je ne fais que le journalisme depuis combien Plus de 20 ans. Je n'ai fait que ça toute ma vie. J'ai enseigné une seule petite année. Et aujourd'hui, j'ai plus de 20 ans. Je n'ai pas peur de traîner derrière moi mon sac à dos. J'en ai plusieurs. J'ai beaucoup de sac à, sac à dos. Je mets mon sac à je, dos, j'empoigne mon micro. J'ai pas peur de prendre des photos, j'ai pas peur d'interroger les gens que j'ai interrogés il y a 15 ans. Je disais aux gens que j'ai rencontrés à Mumba Ah, en 2005, j'ai interviewé le président de la République. Il n'était pas encore président de la République, il était, il était super ministre de, de la bonne gouvernance.、Ouais. Je l'ai interviewé ici. Ah, c'était des retrouvailles. J'ai même eu, vu des électeurs que j'avais vus en 2005 là-bas. <rire> Bah, c est, c est, vous voyez toutes les émotions que ça suscite. C'est un bon métier. Je demande à, aux confrères de l'aimer et à ceux qui ne veulent pas qu'on l'aime. <rire> non, franchement, je leur dis laissez-nous laissez-nous faire notre métier. C'est un bon métier. C'est u Nous métier qui... n sommes des super citoyens. Je vois des journalistes qui se disent eux, nous sommes des, des, des, des journalistes patriotes. Non, vous êtes des journalistes point très à la ligne. Si vous êtes journaliste, vous êtes tous là,、mm -hmm. vous êtes patriote, vous êtes citoyen, combien de fois j'ai risqué ma vie à aller chercher un son quelque part Combien de fois est-ce que j'ai. Par exemple, hier, je, ça... suis je suis, que... je suis rentré à minuit passé, j'ai dormi je rentré suis le dernier, Mais vous et le、courage. matin, je suis arrivé le premier. J'étais à 6h du ma... midi matin pour aller voir l'imprimerie si ça tourne. <rire> est-ce que quelqu'un peut me payer d'abord tout ça Mais c'est. Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement. s C'est ce que j'appelle des conflits à faire. Et au gouvernement de, de faire des lois, quand même, qui respectent ce pilier, ce grand pilier de la démocratie. Parce que quand ça ne marche pas du côté des médias, Nous avons des journalistes qui sont emprisonnés aujourd'hui. J'apprends que leur appel a été rejeté. Ça, je vous parlais de,、si、de, de, ici, de vos、pleure. confrères d i w a t h u Oui, Wach, je p a r l e des confrères d'Iwachu.、Mmh. Peut-être que ça, c'est autre chose. Mais c'est notre métier. c'est notre métier. Abbas s Mbazumutima du groupe de presse Iwachu. Merci d'être venu. Merci de votre contribution pour cette émission Mosaïque. Merci. Eh, Onésime Harboudou, vous êtes président de la BR. Merci de votre contribution. Merci d'avoir participé à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup, mais j'avais un, un dernier mot à dire.、Oui. C'est plutôt à ceux qui n'ont pas, pas réussi les élections de 2020. Je voudrais les encourager pour les élections futures à la vie continue. Donc, pour le reste, pour la population, je veux les encourager de vivre. Nous, nous disons merci. également merci à vous, Gorgon Saouchimike, directeur de, de la radio scolaire Nderagakura. Vous étiez un des responsables de la synergie. Merci. Moi,、bon, j'étais plutôt l a g e n t à Jacques Bocourou.、Euh, oui. Mais il n'y a pas de différence de toutes les façons.、Mm -hmm. Merci de m'avoir invité. Ça faisait longtemps que je ne t i é t i n e pas、euh, dans mon studio-mère. En tout cas,、ouais. <rire> vous, vous connaissez le, ce studio, a u s s i Merci、et、aussi à vous, Rémi Havzalima a n a r Vous êtes de Maison. Lueur e d'espoir. Merci d'être venu, merci de votre, de votre contribution. C'est moi qui vous remercie, merci de m'avoir invité.、Mm -hmm. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur l'évaluation de la couverture médiatique en synergie des élections du 20 mai 2020. La mise en o n d e était assurée par Eric Ouimana, réalisation de、euh, Leonidas Quilombo. g r r c i à Justice i a Tuikeze et Renaud Nyongheza pour la prise d'image. Et au micro, vous étiez avec Léonce v i t a d i o Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.